-ciel, pas le... Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, Aussi grand et fort qu'un choix, la vie métrage nous week comme ça en permanence si tu la laisses faire hey, Ce soir j'ai la haie, mais j'aimerais bien rigoler Je me prends la tête, mais je ferais mieux d'ignorer Encore une histoire de confiance, ça donne envie de picoler Les deux voulaient un gros morceau, ils ont fini par picorer Boum on passe nos vies à espérer Sans vouloir bouger nos huck Tu sais y a des gens qui veulent t'éclairer Mais on refuse, on dit qu'on baissera jamais nos futes Tu sais, on nous a pris à se méfier En effet, quand la mort t'a déjà défié Les civils, la chance court plus vite qu'un lévrier Et oui, elle te rattrapera partout everywhere Un peu de choses là, matérialiste, un peu de choses moi La vie frappe avec un air sournois Le secret c'est de la regarder dans les yeux tout droit Fallait que je raconte un peu de choses là Un peu de cyruk dans mon soda La vie te mettra que des coups bas Le secret c'est de la regarder dans les yeux tout droit Tu vas pas mourir mon vite parce que tu fumes des lights Gros réfléchis un peu La caravane, enfin le chi en gueule, je me vois bien en XM vers Atel. Avec le temps, je moins agressif, je perdrai l'habitude de courir devant les cives. Gauche, droite, manchette, pif, esquive, tu sens dans la machine, mamie fait la lessive. Soit on marche ensemble, je soit je te marche dessus. On marche ensemble, soit je te marche dessus, mentalité polaque, je te marche dessus J'suis énervé, ça sent la garde à Si le flic parle mal, je fais du sale aussi On fait reproduire des erreurs On en a parlé des heures Mais vu que je suis tant que j'ai pas vu Par moi-même j'te traite de menteur. Trop fonce dé, on fixe du regard Un peu de retard quand je réponds cheese, j'deviens Je deviens rouge comme téton C'est humiliant comme tes cons C'est nous les enfants terribles Bon de rien sauf pour écrire des rimes C'est nous les enfants terribles, pas fait pour ta un 1, moi pour 1000, hein.